Numéro 2. Est-ce que tout le monde de votre section a assisté à la conférence à Edmonton? Non, seulement notre directrice et ses adjoints y ont assisté.